Distagardio Prononciation La prononciation du breton première partie Plus tri pratiquer Du Ti Gin Zul Tour Mur Gras Tu Cousse. Qui. Je. Châle. Basse. Clique. Face. Bas. Voir. Wow.